En poursuivant notre survol de l'Apocalypse, je rappelle que le dernier livre de la Bible s'ouvre sur une remarquable description des attributs de Jésus-Christ lorsqu'il reviendra sur terre comme juge, comme roi et comme prince de la paix. Lors de notre dernier entretien sur les ondes, l'apôtre Jean a partagé avec nous sa vision de la gloire de Christ, entrant dans son règne, mettant un accent particulier sur la révélation d'un livre scellé de sept sceaux. Il s'agit vraisemblablement de la charte de base attestant des droits juridiques de Christ comme roi sur la planète Terre. Mais avant ce règne de bénédiction et de paix, il faut que justice se fasse. Aussi, chaque fois que l'agneau de Dieu ordonne l'ouverture de l'un des sceaux du livre, un nouveau jugement s'exerce sur l'humanité. Des jugements qui se superposent et se télescopent au point que les trois séries de jugements mentionnés dans l'Apocalypse les jugements des sept sceaux, des sept trompettes et des sept coupes, se concentrent sur sept terribles années après lesquelles seulement le Seigneur Jésus s'imposera comme roi sur le monde. À l'ouverture des premiers sceaux, quatre chevaux montés défilent devant l'apôtre Jean, un blanc, un roux, un noir et un tacheté. Chacun d'eux parcourt la terre avec une mission bien définie, Le premier cavalier sort pour séduire les hommes, le deuxième pour fomenter la guerre entre eux, le troisième pour jeter le fléau de la flamine, le quatrième pour propager des épidémies et des plaies de diverses natures. Or, ce programme, le Seigneur Jésus l'avait en quelque sorte esquissé lors d'un entretien avec ses disciples, juste avant sa mort sacrificielle à Golgotha. Il s'était alors assis avec quelques-uns de ses disciples sur le mont des Oliviers pour leur dévoiler quatre signes précurseurs de son retour sur terre, séduction, guerre, famine, épidémie. Matthieu, chapitre 24, Marc, chapitre 13, Luc, chapitre 21. Un enchaînement prophétique qui correspond donc à celui d'Apocalypse, chapitre 6. « Voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc » « Et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Apocalypse 6:2 Pourquoi un cheval blanc Parce que la première caractéristique de la séduction, c'est de contrefaire ce que Dieu fait. Or, lorsque Jésus-Christ surgira de la gloire du ciel pour revenir sur terre, ainsi que le révèle Apocalypse, chapitre 19, il montra un cheval blanc. Mais jusqu'alors, les hommes seront toujours plus confrontés à de faux Christ, à de faux prophètes, à des gourous et à des systèmes religieux abusant de la crédulité publique, en exploitant l'insatisfaction des masses pour mieux les subjuguer. De toute évidence, le signe du cheval blanc n'appartient pas qu'à l'avenir. Mais que sera ce quand tous les habitants du globe se fourvoiront dans des fausses doctrines ou des religions étrangères aux dieux d'amour? Un terreau bien favorable pour faire germer les pires conflits. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait avait le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Apocalypse 6, Peut-être objecterez-vous, depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des guerres, comme il y a toujours eu des faux prophètes, séduisant les foules. En quoi alors ce deuxième signe est-il annonciateur de bouleversements futurs L'accomplissement prophétique de ces signes ne réside pas dans leur nature, mais dans leur ampleur. Jugez-en plutôt. Au XXe siècle, Première Guerre mondiale avec 20 millions de morts, Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts, et depuis un demi-siècle de paix relative, plus de 100 conflits régionaux qui Totalise plus de victimes que les deux guerres mondiales. Alors où va-t-on Un effroyable embrasement nucléaire Peut-être. Mais avant tout, une crise économique et une disette de denrées de consommation à l'échelle planétaire, puisque les guerres ont toujours engendré rationnement des biens et famine. Quand il ouvrit le troisième seau, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis une voix qui disait ⁇ Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. ⁇ Apocalypse 6, 5 à 6. La pénurie alimentaire se doublera d'une crise financière sans précédent, ce qui laisse supposer faillites industrielles, extension du chômage et pillage organisé, les hommes n'ayant plus rien à perdre et plus de freins pour retenir le déchaînement de leurs passions. Mais le quatrième fléau sera encore pire. Je regardais et voici parut un cheval verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Le pouvoir lui fut donné sur le quart des habitants de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6, 8. L'homme dispose déjà dans ses laboratoires de créatures autrement plus dangereuses que lions, requins ou autres animaux sauvages. Déjà dans les années 1960, un savant américain se vantait de détenir dans une boîte d'allumettes un virus capable d'anéantir les 2 millions d'habitants de sa ville. Or, nombreux sont les régimes politiques qui disposent aujourd'hui d'armes chimiques ou bactériologiques capables de décimer le quart des habitants de la Terre. Et vous penseriez encore que les sommes dépensées pour acquérir ces armes redoutables ne seront pas rentabilisées un jour ou l'autre. Cet avenir est si dramatique que nous préférerions tout oublier et parler d'autre chose. Cependant, Apocalypse Six nous replonge dans la réalité du 21e siècle naissant en mettant sous nos yeux un contraste flagrant. À l'ouverture du cinquième sceau, Ce sont des prières de martyrs qui montent à Dieu, alors qu'à l'ouverture du sixième, un bouleversement cosmique entraîne des catastrophes en cascade sur la planète. Exactement ce que le Seigneur avait aussi annoncé dans son discours prophétique du Mont des Oliviers. D'abord, les persécutions. « On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Puis, les cataclysmes à l'échelle universelle. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc, chapitre 21 La scène dépeinte en Apocalypse 6 est de telle nature que face au tremblement de terre et au bouleversement cosmique, les grands de la terre et les chefs militaires se cacheront dans les cavernes en criant aux rochers et aux montagnes ?« Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister ?» Apocalypse 6, 15 à 17. « Et dire qu'il faudra l'épouvante généralisée des hommes pour qu'enfin ils pensent à Dieu, un Dieu qui devra juger parce que le mal aura dépassé les bornes. Mais un Dieu qui, sans renier ses attributs de parfaite justice, demeurera malgré tout un Dieu d'amour. D'une part, il punira les hommes, d'autre part, il écoutera la prière des persécutés. Ce thème, annoncé au chapitre 6, avec l'ouverture du cinquième sceau, se poursuit dans une parenthèse qui remplit le chapitre 7 de l'Apocalypse, avant que le septième sceau du livre ne soit décelé au début du chapitre 8. Certes, tout au long de l'histoire, il y eut des martyrs pour la foi, à cause de la parole de Dieu. En Apocalypse 6, le Seigneur leur promet justice, tout en les engageant à se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. En Apocalypse 7, ce nombre se complète. D'abord, 144 000 martyrs israélites défendant au prix de leur vie la cause du Messie. Imité bien vite par une foule d'hommes. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, versets 9 et 14. L'expression grande tribulation en dit long sur le sort des témoins de cette période cruciale de l'histoire, pour laquelle le XXe siècle fait figure d'antichambre. Car tandis que je m'adresse à vous derrière ce micro, des dizaines de milliers de martyrs croupissent déjà derrière les barreaux ou dans des cachots humides et infects parce qu'ils ont voulu demeurer fidèles à Jésus-Christ. Bien sûr, les médias n'en parlent guère, mais le Seigneur entend les prières de tous ces témoins. Or, l'ouverture du septième sceau en ce début du chapitre 8 de l'Apocalypse, coïncidera avec un silence d'une demi-heure. Car il faudra bien que toute voix se taise au moment où les prières de tous les saints sont présentées dans un encensoir d'or comme des parfums profondément agréables au Dieu Tout-Puissant. Apocalypse, chapitre 8, versets 3 à 4. Des prières qui déclencheront un formidable exaucement car Dieu va venger le sang de ses témoins en jugeant leurs persécuteurs. Les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Apocalypse 8, 6. Et ainsi, le récit biblique nous replonge sur terre avec une nouvelle série de châtiments époustouflants que la colère de Dieu déverse sur la planète entière. Grêle de feu mêlée de sang Mer transformée en sang, source d'eau empoisonnée, obscurcissement de l'atmosphère, irruption d'esprits démoniaques vomis par le sous-monde, et enfin, mobilisation d'une armée de 200 millions de soldats placés sous le commandement de Satan pour frapper le tiers des hommes. À l'échelle actuelle, cela ferait 1,8 milliard de victimes. Bref des malheurs qui défient tout point de comparaison avec ce que le monde a connu jusqu'ici. Et malgré cela... Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentiront pas de leur meurtre, de leur enchantement, de leur débauche, ni de leur vol. Apocalypse 9, 20 à 21. On devrait lire « Ne se repentiront pas » Du terrorisme, de la drogue, des orgies sexuelles et des attentats à main armée, donc une situation dont nous n'avons que les arts, mais qui se généralisera à l'échelle planétaire. Heureusement qu'avec le chapitre 10 de l'Apocalypse, le texte biblique fait jaillir une vive lumière dans cette profonde obscurité. La proclamation « d'un ange puissant » posant son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Prévoyant qu'à la sonnerie de la septième trompette s'accomplirait le mystère de Dieu annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse chapitre 10, versets 2 et 7, à savoir l'instauration du règne divin sur terre quand le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ. Apocalypse 11, 15. Bien sûr, ce serait formidable si nous pouvions directement passer à la découverte de cet avènement glorieux. Mais le chapitre 11 de l'Apocalypse doit nous ramener dans la réalité présente et à Jérusalem en particulier, un sujet brûlant d'actualité qui devrait faire l'objet de notre prochain entretien sur les ondes. C'est donc à bientôt.